Et du coup, non, ça fait que une de... que Paul écoute ce qu'on dit, c'est ça C'est quoi C'est pour l'intro. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait une intro pas assez. Bonjour à tous et bienvenue dans la 71e des émissions ouais Dans cette des émissions, on a une toute nouvelle Bonjour Angèle Bonjour Ça va Oui, et toi Ça va bien, merci. Euh, voilà. <rire> Raconte-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais Angèle, euh, 26 ans, globe euh, euh, trotteuse à mes heures perdues. Ouais, tu n'es pas encore partie. Ouais, hein, mon... Je me projette. Très bien. Heureuse de Heureuse. partir loin de France. Heureuse de partir. Euh, de laisser une trace euh, audio. Ah quand, euh, tu nous manqueras. Tu vas où C'est pas pourquoi je t'ai posé cette On dirait tu sais comme quand... Voilà, c'est ça, c'est les fans. C'est bon Angèle. Est-ce que ta papa et ta maman te manquer Oui. Eh bien, bien. C'est vraiment très compliqué de rebondir sur toi. C'est bien la première fois. On a ensuite Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Ça va Oui. Voilà. Voilà. Non mais moi je sais jamais quoi dire à ce moment-là Objectif, ouais, troisième place, non, deuxième place, victoire, <coughs> pas abusée Bah si, si je pouvais pas faire quatrième, ce serait pas mal Bel objectif On a aussi euh, Corazon Deleone Bonsoir Ça va Corazon Mon cancer est en émission <rire> Un cancer de quoi Des testicules J'étais sûr de te dire ça <rire> Ça soigne hein Je sais <rire> Ok voilà, <bah>, merci <rire> N'oubliez pas de donner à lui le coup le cancer, c'est très important et on a aussi le cancer de l'humanité Talal. Bonjour Talal. Le... <rire> <rire> Bonjour. Ça va Très bien. Ça, bien. T as, t as deux, place, je suis bien. Tu as tout à fait 2e 3e place. 2e 3e place, ouais. Mais comme coup. je disais, c'était devant Alix donc au final, c'est comme si j'ai fini dernier quoi. Exactement. Il a tout compris à des émissions. Conner ce type. Le cadeau. Des chocolats de Pâques Jeff de Bruges. Ouh. Oh. Vrai, je le... de oui, je pense que c'est le budget de 10 cadeaux, c'est normalement. Derrick du jeu, 5 manches. On a le début, après on a la suite, à la fin de la suite, il y a un éliminé. Ensuite, on a le milieu, il a presque fin, à la fin de la presque fin, il y a un autre éliminé, ou une autre éliminée. Ensuite, on a la fin, entre les deux qui restent. Moins un point pour ceux qui trichent. C'est pas le genre. Non, surtout pas le genre d'aude qui est dans le public. Enfin, le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues, auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous me dites bien votre prénom, vous attendez que je donne la parole et vous n'allez pas avant de répondre deux fois de suite. Première question pour 5 points. Donc si tu réponds juste à ça, Angèle, tu marques 5 points. Dans oui. quelle ville de 279 284 habitants en 2016 Alex, tu dis oui. Quand Non. Angèle Oui. Besançon Non. Talal Non. Oui. ferrand Non. Oui. Non. Alex Oui. Aix-en-Provence Non. Talal Bégis. Ok, je vais laisser y voir l'environnement. <rire> Angèle, on dirait une si elle veut, va passer aux 4 points. <rire> ville de Bréa <rire> C'est une ville Pour 4 points, l'acteur Claude Riche est-il né en 1929 Dans quelle ville C'est pas Noramix ah. Corazone, ah bon Tour Non Dans quelle ville de 279 habitants en 2016 Alex. oui orléans Non, l'acteur Claude Riche est né en 1929 pour 3 points Et la Marseillaise a-t-elle été composée Alix Oui, t'as pas le répondre deux fois suite Alix Dans cette ville de 279000. Oui, trésor. Et ça fait 3 points pour Corasson des Léon. Oui, tu le savais Oui, que Marseille était connue là-bas. Podrich, oui. je Cette préfecture qui est connue pour sa cathédrale Notre-Dame, or vraiment que tu sais pas pour c'est un peu inquiétant ouais, C'est un, un très bon acteur. Oui, il est décédé non récemment. Oui, tout à fait. Et je vais dans le Tottenham Flinger aussi. Oui. Voilà. C'est bon, tu as fini de poster. Pré Une énorme, j'ai perdu <rire> mon vision cinéma donc je me vois. <rire> Clique. Cette préfecture donc, qui est connue pour sa cathédrale Notre-Dame et qui se trouve en Alsace, c'est Strasbourg. Trois points pour riwan Deuxième question, pour 5 points, quel animal dont le nom binomial est Phascolarctos sidereus On peut demander, ça veut dire quoi, binomial Non. Merci, Alex. <rire> <rire> binomial. Qui vit euh, vit entre 15 et 20 ans. Alex. Oui. Un poisson rouge. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire 20 ans un peu vous. Ça peut. Ça fait, fait C'est 5 points, donc du coup, euh, c'est compliqué. Tu vas pas savoir tout de suite ce que ça veut dire. On euh, gêne Oui. On gêne Tu récupères à la fois en tout cas. Si, ah, mais non, mais Tu dis on gêne okay. Un éléphant Non, ce pas un éléphant. <rire> pas mal. Oui. Un rhinocéros Non, pas un rhinocéros. Pour 4 points, c'est un des rares animaux avec les primates à disposer de dermatoglyphes très proche des entra des empreintes digitales humaines. Talal. Oui. Quoi <rire> là Ça fait 4 points pour Talal. <rire> tu joues. C'est ta goutte, c'est ça Joli. Bah, je le savais pour que les koalas mais des empreintes du enfin, entendu un comme ça. Et oui, cool. cet animal qui a été exterminé dans une grande partie de l'unique pays dans lequel on le trouve, pays qui est une île et dans le symbole dans l'un des symboles de kangourou, c'est lequel Après deux questions ça fait donc 4 points pour Talal, 3 points pour Iwan et 0 points pour les filles Superbe oh Troisième question pour 5 points De quel jeu d'adresse inventé en 1996 Angèle Oui Angèle Basket Non Oula <rire> non, Angèle Angèle vrai, mais là, <rire> Non mais là sérieusement <rire> C'est cadeau. Ah bah, tu jouais déjà à 96 au basket certainement. Oui, <rire> putain mais j'avoue j'ai pas j'ai pas ça la tête <rire> Pour 4 46. points. De quel jeu d'adresse inventé... à de facilité. De d'adresse inventé en 1996, se jouant de 2 à 16 joueurs généralement en plein air Rivan. Oui, Molky. Et ça fait quel point pour Rivan Oh putain. Ah, la Finlande des championne du monde, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que c'est dans ce pays que ce jeu, inspiré du Kika, ou Kika, peut-être si c'est un accent, un tréma, a été créé, 13 bâtons de bois étant nécessaire pour la pratiquer, c'est le Molky. C'est ça que tu voulais dire, Angèle Tout à fait. Ah, non Tu veux dire le football Je le dirai pas. <rire> ça fait donc 7 points pour Rewan, 4 points pour Thala, les 0 points pour Alix et Angèle. On passe à la suite. Là, c'est trois listes. dont il faut trouver la réponse sauf la plus évidente. C'est 1 point par réponse trouvé et un déliminé à la fin de la manche sur le score du début et de la suite. Pour la première liste, je vous demande de me citer un mot qui se trouve dans le monologue d'Otis dans Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Mais un... Sauf un... situation. Et c'est à Rivendel de commencer comme il a marqué le plus de points dans les deux premières des émissions. Bonne. Bonne, c'est une bonne réponse. Pas oh. la. Oui. Je Comment t'écris ça J-E Ok, t'as dit jeu <rire> Bah jeu, bah jeu <rire> Non jeu. Euh, Donc ça fait un pont pour Talal, Angèle Suis Suis, c'est une bonne réponse Suis. Yes Suis, comment on écrit <rire> Alix Vous, vous, vous. C'est une bonne réponse Rewan Rencontre Rencontre, <rire> bonne réponse Talal Ne N-E C'est possible, t'as l'air à avoir là Bonne réponse Angèle Bonne réponse d'Angèle Alix Savée Savée, c'est une bonne réponse Réwan Danse Danse, c'est une bonne réponse Croix Talal C-R-O-I-S Bonne réponse C'est une balance, tactique dans le public. Angèle. C'est clairement un vrai nom. Là Là, c'est une bonne réponse. Alix. Ouh. Ouh. <rires> bonne réponse. <rires> Réwan, <-wenn>, chante. Bonne <rires> <autre> réponse. T'as <rires> la L. Pas. P.A.S. <rires> bonne réponse. Angèle. Danse. Déjà, Déjà dit. Ah non Ouais. Par euh, Rewan. Coração. Mmh. Donc t'es éliminé de cette liste, tu pourras venir pour, pour la prochaine. Alix. Y. <rire> y. Y c'est une bonne réponse. Vais... Rewan. Scrib. Ah ouais. Scrib, c'est une mauvaise réponse. Il n'y a pas Scrib dedans. Talal. Euh... Je sais pas si c'est un seul mot en fait... Mais... Enfin, Qui... du... du coup voilà. A-I-T. C'est une bonne non. réponse. Personne n'a pris ton filon, hein, c'est... <rire> c'est le mec qui fait la première phrase depuis tout à l'heure. Euh... Moi aussi. Alex. Ah non, je crois pas. Il. Je suis pas sûr faut que c'est la même, mais... Non, on fait peut-être pas la même, mais... ouais. peut-être pas. Euh, je soutiens sa phrase et puis hop, oh, on continue son chemin. Hein. Ah, c'est ça, les croix, ils sont bien gardés. <rire> bonne vrai, réponse, je... il. Talal. ou C'est ça. ça. J'ai fait Alex, c'est la dernière dans la liste, donc tu peux dire trois tu peux dire trois réponses tant que tu réponds bien, tu marques un point. Mauvaise. C'est une bonne réponse, mauvaise. N apostrophe. <rire> apostrophe c'est une bonne réponse. Le le, c'est une bonne réponse Alex. Bravo C'est bon. Entre autres, il nous restait euh A, tout simplement. Situation. À bord et aide, Situation, si tu veux pas dire Augustin. Ah. Merci pour ton intention. En fait, il y a que moi qui ai donné des vrais mots, non Amour. Okay, okay, moi, je ne suis qu'amour si Aujourd'hui avancer avec avoir beau beaucoup Entreprendre intéressant Humanité, hasard, interlocuteur, mécanique C'est enfin, compliqué <rire> parce que bon, Simplement parce qu'il y avait tous les le, la, les, leur M apostrophe, ma, mes, me Moi Miroir Voilà euh, Donc du coup à la fin de cette première liste On a 8 points pour Alix euh, Pardon non, 11 points pour Iwan 9 points pour Talal, 8 points pour Alix 3 points pour Angèle Mmh, <rire> tu veux un chocolat Merci pour le timing On ne mange pas dans des la deuxième non Deuxième liste On passe euh, à la liste donc Je vais demander de me citer un département littoral en France Sauf le Finistère Et c'est à Rewan de commencer toujours Comme il l'a marqué le plus de points dans la première manche Un département Charte, Charte oui. La charante maritime C'est une oh bonne réponse L'Algérie ça compte pas Ah mais c'est pas un département français Malheureusement Putain euh, Les bouchons du Rhône T'as une, Algérie, une, une, ça, une imitation euh... C'est l'Algérie aussi ah, voilà <rire> je obligé Bonne réponse Angèle Hauts-de-France C'est une région Putain <rire> Mais je te connais La troisième liste Elle est pour toi Ah ouais Ouais C'est pas un compliment Mais elle est pour toi ah, on... <rire> <rire> est bon. Alix La basse Normandie C'est une... Ancienne région oh qui existe... Département, même. département même mais... ouais. Oh putain, suis... Quel... Eh ben, gros niveau, Rewind, vas-y veux... Le Calvados Ah non, non, non, Allez non bah, Alors, j'ai réponse si non, tu veux, mais... La... la Gironde... La Gironde, c'est une... Trop. Bonne réponse de Talal Euh, le VAR Le VAR, c'est une, de... de... oh, oh, oh. oui. une bonne réponse Rewind... Rewind... Rewind... Lily Bilen... Lily Bilen, c'est une bonne réponse Dans toutes les vilaines Avec du léribot <rire> Le Calvados Calvados c'est une bonne réponse C'est notamment le département d'Alix Qui a... Putain, bien sûr <rire> <peux te> <rire> Putain mais je me suis embrouillé embrouillée mais le... tu sais, Parfois c'est stressant, euh, ouais, de tout... stressant Mais <rire> la faute sur Angèle Mais c'est stressant C'est des conneries Réouane, c'est vrai je suis pas beaucoup lénie non plus Les euh, <rire> légumes <rire Oui. Les îles de la Les îles de c'est une bonne réponse. Comme leur nom l'indique, Talal, un département littoral. Hmm. Donc il de la mer autour. Ouais. <rire> enfin, autour <sans> <rire> <rire> pas autour, c'est une île. Tu les aussi pour que nous. C'est pour ça que j'ai posé la question en fait, mais du coup, il a dit euh, une île, donc du coup, ça veut dire ça comptera pas Bah si. si. J'ai rien tôt, dit moi, euh... ah bon avoir... C'est une bonne réponse. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule, oui, mais c'est une bonne réponse. <rire> Ewan Morbihan. Mais c'est bonne réponse. Talal La Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit filon, lui <rire> Ewan coupé. La Guyane. La Guyane, bonne, bonne réponse. Talal pas Réunion La Réunion La Réunion, c'est une bonne réponse. Ewan Mayotte, c'est une bonne réponse. Euh, le, le Nord Le Nord, c'est une bonne réponse. Si j'ai pas de calais ça marche pas. Je suis pas je pas de pascale comme là, est-ce qui se passe pas de Talal. Les Landes. Les Landes, Talal, c'est une bonne réponse. Rivan. Tahiti. C'est pas un département. C'est un, ah, un tome. Ça, <rire> c'est un tome tout à fait. <rire> <Enfin>, c'est <rire> un tome maintenant. Oh ouais. <rire> pas ça. <rire> <rire> <rire> Talal, il te reste trois réponses comme tu es dernier dans la liste. saint pierre Je Il restait l'Aude, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Seine-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, les Côtes-d'Armor, l'heure la Gare, l'Hérault, la Manche, la Loire-Atlantique, la Somme et la Vendée. Avant la dernière liste, on a donc 19 points pour Rewind, 17 pour Talal, 8 pour Alix et 3 pour Angèle. Et en basant qu'il y a la liste pour un gel Je vous demande de me citer une émission de télé-réalité diffusée en non, France jusqu'en 2018 <rire> <rire> Je regarde pas en plus bah, Dommage ça va plus gagner des points <rire> une, euh, Donc une émission de télé-réalité diffusée en France jusqu'en 2018 Sauf Koh Lanta qui a eu 23 saisons Jusqu'en ça veut pas dire ça s'est arrêté Non ça veut dire qu'en fait s'il il y a une émission qui a commencé en 2019 elle n'est pas prise en compte et c'est Riemann qui commence. Love Story. Love Story. Love Story. Love Love Story. Love Story. T'as vu qu'elle à cette ans. Ma première réaction, c'est devant Jean-Baptiste et... Jean-Edouard. Jean-Edouard. Jean-Edouard. Ça, j'ai compris pas mal de choses sur moi. Ah. <rire> T'as la là, toi. L'île de la Tentation. Ouh, toi, mmh. hein mmh. C'est <rire> une bonne <rire> jeudi soir. 20 réponses, 8 saisons. Euh, Pékin Express. Pékin mmh. Express, c'est une bonne réponse. Il y a eu 11 saisons. Alex. Marie au premier regard. <rire> très très très bonne émission Marie au premier regard. Deux saisons seulement, mais c'est pas fini. Mais c'est très bien. Oui, j'adore aussi. Ouais. <rire> en vrai... Euh, c'est très drôle. Enfin moi je me sentais mal dans mon couple avant de regarder, finalement euh, je me dis... Euh, oh, On pas le mec. <rire> <rire> oh non. Star Academy, Rowan. Oui. C'est une bonne réponse. Il y a eu 9 saisons. Talal. Les Anges de la Télé-réalité. Ah Les Anges de la Télé-réalité. Ce n'est pas une Télé-réalité. <rire> <rire> <rire> <rire> tout à fait, il y a eu... Trois ah saisons. Attention, treize saisons. Challah, cette année, il y en a qui meurt. L'amour est dans le pré. L'amour ah est dans oui, le pré, merde. tout à fait. Treize saisons aussi. Alix Nice people. Oh, putain Ça, <rire> on va <'as> me chercher <rire> aussi, là. Très loin. Nice <rire> people, une seule <rire> saison, tout à fait. <rire> J'aurais dû le garder pour la fin J'avoue mais non. en fait je ne trouvais plus là Rewen La ferme célébrité Danser avec les stars Bonne réponse Angèle bonne réponse. Bonne réponse. Secret Story oh, merde. 11 saisons Et Les Marseillais oh, Marseillais oui. Eh bah Wawa euh, Les Marseillais oui. c'est une bonne réponse oh, 6 saisons putain. Rewen Les Ch'tis ah, Les Ch'tis, c'est une ah, bonne réponse. Mais oui, en même temps, quand on ah, je... de générique, on s'y attend. Il n'a pas eu qui les Catans. Bonne réponse. <rire> les Catans. <rire> Talal euh, The Voice The Voice, c'est une bonne réponse. Angèle euh, La Nouvelle Star Ah, putain. Du coup, je vais... La Nouvelle Star, c'est une bonne réponse. 13 saisons. Elix The Voice Kids. The Voice Kids, c'est une bonne réponse. 5 saisons. Rewen une... Opération Séduction. C'est une très bonne réponse la Trois saisons Talal Popstar ah. Bonne réponse, cinq saisons okay. Top Chef Top Chef, c'est une bonne réponse Neuf saisons, Alix Master Chef Ça a été réalité parce qu'on suit des personnes pendant mmh. plusieurs semaines Dans la, Dans la réalité Mais du coup on peut y passer jusqu'à minuit là. Master Ça Chef, c'est une, une bonne réponse Cinq saisons Rihwan. Top chef. C'est ce que tu C'est ce que tu disais, les Masterchef. Non, mais elle a dit Masterchef. Elle est colocataire. Non, non. Personne l'avait, celui-là, c'est bien. Oui, mais... Par contre, si quelqu'un dit, les colocataires colocataire. Je sais même pas ce que c'est, je n'ai pas envie de tenter. T'as l'oeil. Story 2, 3. Ça existe. T'es en train un en train de perdre un point, t'as dit rien. Le il, il va faire perdre des points. Bonne réponse, une bonne saison. Merci Riwane. Merci. Le... Son terrige donc tu me rendras. <rire> Angel, le meilleur pâtissier. Me prêterai, quoi, les... Le meilleur pâtissier, c'est ouais. une bonne réponse. C est c est un ah ouais, cette euh... saison. C'est impossible. Alix, objectif top chef. Quoi Non. Si. Si. Si. si Alors là, tu vérifies. Ah, si. Ah, si, si, si. Si ah, tu dis un chef. Top Chef, un tu dis... Bah, et alors C'est un peu les... Non, un peu... Ah, c'est le, euh, le mec connu, qui a connu. C'est avant Top dit, Chef. C'est mieux, hein Oui, c'est une bonne réponse. Et du coup, si tu dis les Marseillais, tu peux faire toutes les déclinaisons Non. Objectif, mais bon, c'est pas logique. Ouais, putain. C'est Belgique. L'horreur. Bah, c'est cauchemar en cuisine. que je Cauchemar en cuisine C'est une Mais suis pas réponse. Puis saisons semaine dans un restaurant différent à chaque fois, ça tombe pas. C'est la réalité. Mais tout à l'heure tu dit qu'on les suivait pendant plusieurs semaines. Non, mais merde, je suis sur la page Wiki plus cette réalité, j'ai plutôt les programmes, c'est pas possible. Angeline. Je te regrette pas mal t'éliminer. Nu et culotté. Oui, Nus et culottés fait... C'est une très bonne réponse ah, yeah, ah, Et le journal de 13h ça marche ah, <rire> qu Que rageuse Nus c'est pas mal ça. Recherche appartement ouais. ou maison C'est une bonne réponse Parce qu'on les suit ah, toutes oui. les semaines hein, voilà, mais... non, Et vous m'emmerdez Si Paul était là Et vous diriez que ce qui est sur la feuille Pour moi arrêté c'est des enfermé enfermés filmé C'est 3 émissions quoi du coup Bah non mais sinon Jean-Luc Reichman c'est la télérité Mais non Et Toutes les semaines c'est les mêmes mecs qui reviennent oui. <rire> Genre oui. le pédophile là, là il là, est surtout des pédophiles qui... Est... <rire> euh... ouais, euh... Je sais pas si ça comme ça aussi euh... dans la version française mais le Bachelor oui. Le Bachelor ben réponse 6 saisons Le jour du seigneur ça marche <rire> ça fait 2000 ans qu'on le suit le mec <rire> <rire> là, Angèle marrant. Rendez-vous en Terre Inconnue. Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une bonne réponse. C'est des là. célébrités. Est... On reste dans le thème. Ouais, c'est la télé-réalité, ils sont Mais moi, bon, je t'ai sur un qu autre. Qu'est-ce que la réalité ouais. répond Non, moi, je commence à sécher quand même. C'est un, un paradoxe de l'imaginaire. Alex. Déco. <rire> non, ça ne oui, pas, pas un je sais. Bonne réponse. <rire> ah, oui, bah, as la... Je suis une célébrité, sortez-moi de là. C'est pas grave le boss. Une seule saison. Quand c'était déjà du quotidien putain. C'est Les phrases de l'amour. C'est une très bonne réponse. Oh Six oh, okay. saisons les princes de l'amour. Ah, On va pas rattraper, la... ah, la... ouais. ouais. tu très spawn sur Angel encore. <rire> à 12 maintenant. Allez, surtout sur l'île. c'est ça. Island, c'est une bonne réponse. Ta la chef kids. <rire> <rire> non. Non. Là, ah, oui, Faut vrai. écouter un peu ce que je suis Chasseur d'appart. Oui, c'était bande pour chasseur d'appart. Les reines du shopping. Oh Ouais, on a Maison à vendre. Maison avant, c'est Les rois <rire> du shopping. Mmh. Les rois du shopping, c'est une Et les versions des rois shopping, tout à fait. Angèle Quatre mariages pour une lune de miel. Quatre mariages pour une lune de miel. On en parlait Ok, les bonzelles. Bonne réponse, Alif. On fait les deux, là. Cousuma Cousuma, c'est une bonne réponse. Angèle On a fait toutes les grilles d'M6, je crois. Putain, le truc avec le roi de la là, comment c'est C'était dans euh, le vide, et là. Et truc, là, où les gens, ils non, sont... Non, mais c'est de... ça, mais du coup, je dirais pas oui. Euh... Amour à l'aveugle. Oui, c'est très bon. C'est quoi Putain, j'y avais plus à ça, je savais pas ouais. comment ça appelait. Alors Si, quand L'amour à l'aveugle. L'amour est... Ah, putain, l'amour à l'aveugle. Oui, comme ah ouais, ça. Passe. Allez, ça passe. Oui, ça, ça passe. L'amour est à l'aveugle, dîner presque parfait oh c'est une bonne oh, réponse Alice oui, Angèle avec les maisons d'eau oui, <rire> je sais pas pourquoi c'est pas là mais c'est maisons d'eau pas vendre je découvre des trucs en fait ça reste <rire> mm. 10 secondes la robe de mari euh... <rire> idéale <rire> <Et ben, rire> euh, euh, c'est un bon prix <rire> mais non Alex il que te que reste trois réponses j'irai dormir chez vous Oui de son euh, oui c'est le poste. OK. Ouais, comme ça la liste. Euh, c est c est ça ne bon. change rien tour, en quoi, fait. Quoi. Donc, euh, bienvenue euh, au gite. Euh, c'est Ça pense. Un échange <rire> <rire> ça. Premier... un autre ouais, oui, Relooking oui. extrême. C'est oui. ça, ça le titre. Non pas, enfin oui c'est Ah bah oui, non, mais pas coup, looking exister <rire> <rire> Bah allez oui. Entre autres il restait 10 couples parfaits La robe de dents 24 heures d'urgence Ah oui A la recherche du grand 24 heures d'urgence A la recherche oui. du nouveau Michael oui. Jackson oui. Baby Boom ça marchait Baby Boom Ah oui Aluna Billa Amazing Race, je sais pas si vous vous rappelez de ça, ça ah ah si tout ouais. droit c est c est Tu vas y d'un point à un autre en courant tout droit Si t'as des murs, t'as eu des escaladés C'est que c'était Ousmane Dembélé quoi Et du coup le Dakar tu le comprends dans une tour de France Hein Le de France entre autres cauchemar chez le coiffeur. <rire> non, non, dénoue, euh, non, euh, dilemme euh, oh, plastic. Les risques de tatouage. Il je... de oui, millionnaire Ah ouais. Mon adorable fiancé. Ah, oui. euh, l'île des vérités, la belle et ses princes, euh, la folle route la revanche des ex, la maison du bluff. Euh, on avait aussi euh, les ch'tis contre la Marseillaise ah, euh, les, les ch'tis contre la Marseillaise Les accroles de l'aventure de Nabila et Thomas en Australie Mais non, Les rois du barbecue J'ai un peu dégoûté de ne pas avoir Les sosies à Hollywood et Maman cherche l'amour On a échangé de jambes Non on a changé de nom, Barcelone est les, a les millionnaires. Les On a changé nos maisons aussi. Mon dire oui. les apprentis aventuriers, ouais. euh, Norbert Commodity de fils oui, Norbert. Norbert quoi, je Où il ah, ah, oui, si si quoi, comme le où les mères là, comment ça ça Si la taupe, qui sont sera... Tu épouser mon, qui veut épouser ça, mon ah, fils. Tu veux épouser mon fils. Splash. Les ninja warrior. Ninja un dernier mot Non, c'est, je fais les déjà. Mais parce que tu as 26 points, Ryan a 24, Alex a 22 et Isaac 16. Ouais. Mais il y en a qui sont en fait éliminer avec beaucoup moins que 16 quand ah c'est vrai. Moi, j'ai été éliminé. Est-ce que tu vas revenir avant de faire ton tour du monde Bah oui, tu te dois de revenir. Bien sûr. Tu restes sur, sur un engagement de Je m'engage. Un ah bon. ah, dernier mot Je vous aime. Oh là là. Le truc ça c'est de l'amour. C'est la ma... seule personne qui a un truc Le milieu trois catégories qui trois catégories qui présentent un lieu, un moment et un autre truc et dans le thème commence toutes par en n. On peut dire homophone. Hein C'est après homophone. C'est après homophone, ah, bon. je pas dit. <rire> <rire> J'ai pas non plus dit fallait trop bon pour gagner puisque c'est pas la finale. 1 point par bonne réponse et 5 1 euh, point par bonne réponse et 5 points chacun. Euh, tu as marqué le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis entre un lieu, un moment et un autre truc. Un autre truc, un autre truc enfer faire <rire> Bonne ambiance. Talal, quelle course cycliste se déroulant en France chaque année oh, est, est surnommée oh. l'enfer du nord Paris-Roubaix. Bonne réponse. Talal, dans la mythologie grecque, de quel lieu les Enfers, de lieu, dans quel lieu des Enfers également connu pour avoir donné son nom à une avenue parisienne, les héros et les gens vertueux goûtent-ils le repos après la mort C'est pas l'avenue Générale de Gaulle. Ma <rire> grande armée aux <rire> avait Champs Les Champs-Élysées. De oh, la mythologie grecque en fait, euh, même les gens qui avaient fait du bien dans leur vie, ils allaient aux enfers. Non, dans, enfer, dans, enfer. oui, dans oui. les Champs-Élysées, il y avait les gens qui étaient qui avaient fait du bien putain, dans la vie. Je suis complètement Quel personnage Disney a pour nom de famille D'enfer Cruella. Bonne réponse. Fait oui, des rochers. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> euh <rire> <rire> de quelle saga de 4 volet, de quelle saga cinématographique le 4e volet il sous-titré Retour en enfer C'est pas Die Hard Bonne réponse. Ouais. Et enfin, Talal, quel Poète a publié un recueil nommé un recueil nommé Une saison en enfer en 1873. Verlaine, Verlaine. Mmh. Eh non, raté, c'est son cul. Rimbaud. Putain. Chance. Ça fait donc 3 points pour Talal Rewind, comme t'es le deuxième à avoir marqué marqué plus de points dans les deux premières manches, Tu choisis entre un lieu et un moment Un lieu En Floride Tu es déjà allé Pas loin, je pas loin En Louisiane C'est pour que tu te la pètes Il <rire> t'est arrivé quoi là-bas J'ai fait du canoë avec des alligators C'est bien Ils m'ont pas mangé <rire> Heureusement sinon Manger là on finit 3e. Réwan <rire> Où se trouve l'état Floride sur le territoire des états unis Tu cherches une position géographique Oui oui je ne sais pas qu'on me dise là parce que bon. Au sud-est Bonne réponse Réwan, <rire> <Non. rire> quelle ville de Floride est le titre d'une chanson de Will Smith sortie en 1997 Bien. Bonne réponse, tu nous la chantes Welcome to Miami Réwan, <rire> <rire> <rire> quelle phrase présente sur chaque billet de dollars américain est également la devise de l'état de Floride In trust Bonne réponse Réwan, dans quel parc national se situe en Floride peut-on notamment observer les animaux emblématiques de l'état que sont le lamentin et l'alligator The birds. Bonne réponse Oh, everyone pour le grand chelm quelle ville est la capitale de la florise alors qu'elle ne fait pas partie des 5 villes les plus peuplées de l'état euh... <rire> Berlin Attends je crois trouve... qu que en fait Orlando Non Quelqu'un l'avait Ouais, euh, le truc police, je sais pas quoi Non C'est un groupe de musique ça Non c'est <rire> Minneapolis Non, non. C est, c est non euh, la Minneapolis Non, euh, 1970, non Jacksonville Non ouais. C'est Talassi euh, Alex, il toi un moment Et en plus c'est un moment où t'es Grande chance pour toi. En 1848. Oh, merci. Alex. Oh, quelle abolition est prononcée par l'état français sur ses divers territoires le 27 avril 1848 pour le plus grand bonheur des arrière-arrière-grands-parents de Talal <rire> réponse. C'était pas noir. Je... <rire> C'est pareil. alix quel prince de Monaco, promis d'un nom porté par l'actuel dirigeant de cette principauté, est né le 13 novembre 1848 Albert, promis réponse. Alex, quelle saison de 1848 est marquée par une série de soulèvements des peuples à travers l'Europe L'hiver. Non. <rire> <rire> une tente sur quatre, c'est le bon. Quelqu'un l'avait Le printemps. printemps, ouais, printemps. Putain, j'allais dire printemps au début. C'est toujours au printemps. Mais je me suis et dit, au, beau à, à l'hiver, t'as plus rien à bouffer. Et euh, ouais, mais ça caille. Ouais, ouais, ouais. Au printemps, il, il fait beau. Il après le printemps. Tu manges tes gosses. Le printemps des peuples. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Alix, qui le roi de France, le dernier en date, a abdiqué après les émeutes ayant eu lieu lors des Trois Glorieuses du 22 au 24 février 1848. Est-ce que c'est un Louis <rire> Non, ils sont morts bien avant, les Louis. Charles X. Quelqu'un l'avait C'est pas ça C'est pas Louis-Philippe Louis-Philippe Ier. Oh, c'était un Louis, putain Bah, je peux pas te dire oui. Bah, je vais dire Louis. <rire> j'ai pas entendu, j'ai pas une bonne Louis. Alors va Alix Comme quoi on des choses je... Ah mais on apprend, on apprend. apprend. Alix, combien d'années l'Algérie a elle été rattachée à la France pour le plus grand bonheur de l'arrière-arrière-grand-père de Talal Marocain, je suis marocain. <rire> c'est pareil, c'est pareil. Non, non, non. non ouais. Cette colonisation ayant, commandé le... ayant commencé le 12 novembre 1848 18... 18... <rire> <te dit> <rire> Vous savez Denise Zidane, on vous laisse le petit. ce que je peux en calcul ah non, non, non, mais mais a, je prends ma calculatrice. C'est la. Il dit... Non non non non ouais, c'est chante... ah. ton cerveau qui doit répondre. C'est si, j'ai le droit à la calculatrice. Enfin, tu peux si tu veux mais tu pas le point. C'est à combien d'années près À 0 années près. Je trouve que c'est pas très difficile. 100 ans. Non Ça te donnera la réponse J'en sais rien moi. Si, c'est en 1962. Ah, Sauf que c'était pas 114 ans la bonne réponse Puisqu'il y a un petit piège comme c'était la dernière question Ils ont commencé en novembre et ils ont fini en mars Donc la pas... la 114ème année n'a pas été faite Donc c'est 113 ans la réponse Bah ça va j'étais pas si loin les autres là Ils me regardent comme c'était si oh, ouais, une question termine. pute oui, Bah quand même <rire> leur cinquième attends on va pas la donner La ouais. question grosse c'est la, la, la question pute C'est la question grosse, grosse pute Grosse grosse grosse Grosse gros. pute A euh, la fin du milieu on a donc 4 pour Rewan 3 pour Tavelle et 2 pour Alix Merci <rire> Trois catégories homophones Donc cinq questions chacun et un point par bonne réponse Les thèmes c'est Rose, Rose et Rose Et c'est donc Rewan, euh, Talal pardon, qui commence Rose, Rose ou Rose euh, Rose 1 Talal, quelle actrice joue le rôle de Rose David Booker Booker Dans le film Titanic euh, Kate Winslet Bonne réponse Talal de quel groupe de rock Axel Rose est-il le chanteur et compositeur Groupe connu notamment pour la chanson Welcome to the Jungle. Je suis une grosse merde pour ce genre de questions. <coughs> Donc... ça euh... fait de lâcher, c'est bon <rire> <rire> Exactement. <rire> Guns and Roses. Pas de réponse. Euh, Talal. Dans quel jeu diffusé sur France 3 de 1996 à 2009 et ayant fait son retour en 2018, des candid candidats partent-ils à la recherche de la rose des vents la carte oh <rire> au trésor. Très bonne réponse, excusez-moi, Roger. C'est de télé oui, c'est les millions de télé-réalité. Talal, quelle entreprise Rose Merlin a-t-elle créé avec son mari en 1923, entreprise à laquelle ils ont donné leur nom Le roi-là oh, réponse. mais vas-y, si tu oh. donnes tous les thèmes faciles aussi. Dans Harry Potter, quel est le nom de famille de Rose apparaissant dans la dernière scène de la saga cinématographique Putain. Qui c'est là Je sais pas. Rose, c'est la... Rose, vous êtes la... C'est Potter Alors, vous vous appelez Tu t'appelles Oui. oui. C'est la fille. De oui, mais il faut de... Ah non, c'est Wiesel du coup. Non. C'est Granger Wiesel. Ah, ah oui, madame j'ai lu le livre et tout, c'est Granger Wiesel. C'est ce pas Wiesel. 6 points tout pour Talia sur les domanches. Riwan, rose, rose, rose. <rire> Allez, deux, 2 3 2. Et on arrive à la question co. Yeah Ouh. À la question in. Et à la question coquille. Je suis fasciné à quel point les gens suivent ce truc totalement gênant. Allez, je regarde surtout la nouvelle qui est très... Euh... Ah ben, ai je m'occupe comme je peux. Hein. <rire> Rewan en France, depuis 2017, sur quel type de service peut-on tomber en composant un numéro débutant par 0895? Oui, la réponse dans la question. Mais chut, Rose, c'est très réponse. Moins de 10 points pour Rose. C'est vrai qu'elle Ben si. J'ai rien dit. La dans la question, Rose. Rewan, quel personnage imaginé par Peyo était à l'origine Rose avant que Nina, la femme du dessinateur, ne lui propose de les dessiner en bleu Je trouve. Bonne réponse. Rewan, un... Ré dans quelle région naturelle française trouve-t-on l'étang de Vacarès où vivent de nombreux flamants roses Le Cap d'Ague Non La Camargue La Camargue, la Camargue. Yes Bravo Elle <rire> revient <rire> dans la course qu'est-ce que ça va être coquin Là c'était juste la première course Il trouve c'était pas coquin <rire> au fleuve Le Mont Rose, c'est pas... De quel massif montagne-européen, le Mont Rose est-il le deuxième point culminant Les Alpes Bonne réponse Parce que le premier c'est le Mont Blanc Et enfin Yvonne, quelle personne portait un tailleur Chanel rose le 22 novembre 1963 vivement Vêtement qui n'a plus été lavé depuis. C'était l'avant-première des douze travaux d'Astérix. <rire> <rire> non, ouais. Aude, tu savais C'est la meuf Ch de Kennelly ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ah, qui ah, Je me suis servi pour elle s'appelait, par contre. Et parce que dans The le film, clean. on la voit sur l'affiche, la, la elle est d'ailleurs. Elle avait ça dans la décapotale Oui. Ça fait donc ah. trop fois ah. pour Rewan, donc Rewan, tu es Et en finale Oui, oui. Bah, vraiment, on sait que j'ai perdu. Non. Bah non, pas encore. as en final 5 euh... sur 5. Ah, sur des ah, fleurs. Ah, C'est le logo de quel parti socialiste ah. France ah. ah. ah. Il moi je dis je lui donne le point. Beau, non mais fini ta question. C est... C est... Ouais, écoute, avec avec de quel parti euh... politique français voit une rose serrée au coin Le parti socialiste. Alex, dans la culture populaire, oh. que représente la rose jaune en amour ah un amour T es cocu. Oui, d'être raison. C'est la réponse c'est... c'est une, <rire> <Je rire> une annonce ah, oui. <rire> <rire> Alex, quelle particularité... <rire> Je préciserai, préciserai <rire> Quelle particularité doit avoir le nombre de roses composant un bouquet de moins de 10 roses pour des raisons esthétiques Ça doit être euh, impair. Bonne réponse. Ouais. Alix, quel groupe de résistance au régime nazi a été créé en juin 1942 par des étudiants minicois 8 mois avant d'être arrêté pardon et tué par la Gestapo. Les roses noires. Ah, dommage. Les roses rouges. Non, dommage. Les roses. Non, pas loin. Les roses roses. non Personne ne l'avait Non. Les la roses... rose blanche. Ah, oh, putain. Ah oui, les blancs, forcément. Et enfin, Alix, ouais. d'après la légende, quel couple de l'antiquité a vécu sa première nuit d'amour sur un lit de pétales de roses de 45 cm d'épaisseur D'épaisseur, en plus. Et apparemment, il a joui avant le début. C'est Avant le début de l'émission mmh. mmh. <rire> <rire> euh, C'est pas moi hein. Attends tu peux redire euh, D'après la légende De toute oh, couple... façon j'ai perdu là. Oui, mais, bon, culture. Quel couple de l'antiquité a vécu sa première nuit d'amour Sur un lit de pétales de rose de 45 cm d'épaisseur Jules César et sa meuf, <rire> et sa meuf. <rire> Cléopâtre Cléopâtre et Marc-Antoine Ça fait donc euh, 7 points pour Riwan, 6 points pour Talal et 5 points pour Alix. Oh. Riwan et Talal sont en finale. Alix, un dernier mot Mot oh. oh. on, <rire> on se barre. On remet les compteurs à 0 et on passe à la fin. La fin, c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse, 1 point. Je dis la nouvelle règle pour Rion, parce qu'il ne la connait pas encore. Mmh. Une question dont le numéro sera choisi par la première éliminée, c'est-à-dire Angèle. Mmh. Elle va valoir double. Attends, parce que je pas suivi, mais j'ai entendu mon mot. Oui. <rire> bonjour, c'est <bonjour, rire> okay. Il y a une question dont tu vas choisir le numéro, okay. sans okay. savoir ce que c'est la question, qui va valoir double. C'est-à-dire je, je trouvais que c'était déjà pas assez compliqué. Voilà. <rire> je vous pose la première le début de la question. Là, soit vous me dites, je continue, si vous répondez bien, vous avez plus 2. Si vous répondez mal, vous avez moins 1. Soit tu me dis, je préfère pas faire la question et t'as 0. Et c'est à l'autre de jouer. Et si c'est la rapidité, ça se passe comment Si c'est la rapidité, je vous pose le début. Vous me dites chacun si vous voulez la faire ou pas. Si on a un soit de 2, vous voulez la faire Et bien, ce sera comme une question individuelle. Ok D'accord. Comme, comme tu as marqué le plus de points euh, sur les sur toutes les manches de la démission, tu choisis si ça se joue. Chacun votre taureau à la rapidité. Euh la rapidité. Oh, il a analysé l'adversaire, <rire> il a vu qu'il était lent. <rire> C'est parti. Franchement, tu as bien joué. Vous me dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Euh, donc du coup, Talal, tu choisis un chiffre entre 0 et 9. Vas-y. OK. C'est pas la question à deux points. Donc là, on dit bien votre prénom. Quelle est la particularité de là Oui, oui. Okay. Quelle est la particularité du livre Le train de nulle part, écrit par Michel Danzel et publié en 2004. Oh, quelle rapidité Je rappelle que le thème c'est zéro C'est zéro quoi ouais. Calmez-vous Réwan <rire> Oui Il n'y a pas de page Non <rire> <rire> Euh... On va en passer à une autre question si... Attends, je vais... Je, veux... oui. enfin, je... je vais tenter un truc. Euh, donc le train de nulle part. Oui. Et c'est parti Michel Danzel. Ou ton... Tantel. Danzel. Euh... Washington. Washington. <rire> <rire> <rire> <rire> euh... Il y a zéro signe de ponctuation. Non. Il a zéro vente. Attends, moi. Le dernière euh, oh, tentative, non, Il n'existe pas, tu l'as inventé. Non. Euh, il a zéro chapitre Non, il y a aucun verbe. Ah. Mmh, ça c'est facile, il y a. Oui. Mais <rire> <l> <rire> <rire> <rire> je me suis dit j'ai faire la question sans verbe. Et en fait je me suis dit mais non. <rire> Comment c'est <rire> possible Le est aussi court pour faire mais ça. Tu... Euh du coup tu comme personne mmh. a bien répondu tu choisis un chiffre entre 0 et 9. J'ai commencé par 0 Oui. Ben 1. OK, c'est très très sympa. <rire> C'est la question à deux points. Chez quel insecte le mâle meurt après la reproduction Talal Oui. La mentonluieuse Non. Son organe sexuel explosant et restant dans le corps de la reine, cette reproduction étant son unique fonction. Euh que rien qui pourrait le Oui. L'abeille. La réponse 3. Ah, de il a choisi stratégie la saison 2. De quel univers le roi de Jordanie Abdallah 2 est-il fan à tel point qu'il a tourné dans un épisode de la série consacrée à cet univers 3 ans avant son accession au trône oui Star Trek Bonne réponse de Talal. Ouais. Un partout. Belle, belle réponse. Ouais. Un chiffre entre 0 et 9 sauf 0, 1 et 3. 2. Quelle planète a, avec une moyenne de 462 degrés, la surface la plus la... chaude Vénus Bonne réponse. Oh. <rire> ok, tu vois bien. que C'est chaud. <rire> le système solaire alors qu'elle n'est qu la deuxième planète du projet du Soleil. C'est comme ça que tu l'as su ou...? Non, non mais je, je sais parce qu'il si y a un effet de serre euh... oui. oui mais ça ça va. Va. je le sais parce c'est très intelligent. Ils font des tomates et tout là-bas ou...? Euh, mmh. Bah ils peuvent pas trop parce que... Que abricots que t'es rasoir. Pfff. Pfff. Pfff. Pfff. entre 4 et 9. 4. Quelle autorisation administrative crée sous le régime de Vichy en 1941 n'est aujourd'hui délivrée que si elle est transférée depuis un autre établissement la possédant. Tu peux reposer je la question Quelle autorisation administrative créée sous le régime de Vichy en 1941 n'est aujourd'hui délivrée que si elle est transférée depuis un autre établissement la possédant la LAL, ça veut dire quoi C'est quoi le chiffre associé là C'est pas con ça quand C'est euh, un peu oui. con le dire en hausse, mais c'est pas con comme idée, oui. Bah du coup, réponds pas. Euh... Faut une réponse elle, sinon je rouvre la parole à Rewen. 5 secondes. Non Non, non vas-y. Du coup, tu peux me dire le chiffre ou pas Je vous le dis si vous voulez, mais par contre, vous pouvez répondre tous les deux. Je dis bien votre prénom. Mmh. Le chiffre, c'était 4. <rire> <rire> Donc, ouais, je dirais que c'était 4, en fait, mais je vois pas trop... Euh, mmh. Si c'est pas dans la question, les gars... Euh, c'est la réponse, on va dire. Oui, oui, oui. D'autorisation de rouler avec une 4L Non. Vous l'avez les autres ou pas Pas du tout. Non mais Je vois plus la question, moi. Bon, moi, j'ai ouais, pas suivi euh... les questions. <rire> L'émission fait 3h30, c'est incroyable. Autodestion administrative avec un 4 dedans. Euh. quest la suite <rire> Non Le de jouer au puissance 4. <rire> <rire> Allez, j'ai beau un petit coin à la maison. Il y a du vin et des copains de 4, Ryan. <rire> non mais non, c'est pas ah. une question. C'est la licence 4 en effet. Ah, ah, oui, T'as là le chiffre entre 5 et 9 5 Oh, oh elle va encore durer une demi-heure celle-là <rire> Avec les comptes Sur un dé à 6 faces De quelle manière les tu points mets... sont-ils placés sur la face Représentant 5. le 5 quel... Sur un dé à 6 faces, faces De quelle ça manière va... oui On croit Non C'est bon. un nom particulier Ah d'accord Un okay. 10 place de Bordeaux. Quoi <rire> Ils sont beaucoup allés à la Bordeaux, je crois. Gwen <rire> en quinconce. Bonne réponse. Je suis à Bordeaux effectivement, merci beaucoup. <rire> oh, Comment ça Je un, sais pas, euh... pas si j'avais été un point parce Si été... parce qu'il m'a demandé avant indice. Mmh. J'ai dit oui. Tu aurais pu répondre si tu savais Oui, oui. Euh, bah j'ai je... été à Bordeaux une fois mais j'avais oublié. Mais C'est oui. pas le miroir d'eau, oui. Pardon non, rien. C'est la question en or, du coup. Euh, la question en or, un chiffre entre 6 et 9, Rewen 6. C'est la question de points ah Donc là, je vous posais juste le début de la question. Vous me dites juste si vous continuez, quitte à risquer de perdre un point ou de gagner. Si on perd un, un les... point, on perd Non, tu as juste deux un pour l'autre. Sauf si l'autre répond bien. Dans quel bâtiment, les cardinaux, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous vous laissez plonger si vous y allez, vous répondez bien, c'est plus 2. Vous répondez mal, c'est moins 1. Sinon, c'est 0 et vous passez à tour. Qui répondez oui, du coup enfin, Qui vous voulez Ouais, je vais pas. Ça va pas Non plus. Ok. C'était quoi la question pas... peut... Dans quel bâtiment les cardinaux du monde entier se réunissent traditionnellement en conclave depuis le 15e siècle afin d'élire un nouveau bap le le mmh. non, ah, Un bâtiment Non, un bâtiment. Un bâtiment. Mmh. La chapelle sexe. Ah, oui, c'est ah, vraiment ça mmh. Putain. Euh... Rewan a chiffre entre 7 et 9, 8 à la fin de l'année 2018, quels rappeur ont décidé d'organiser un octogone son Talal, 100... oui. oh putain, euh, Booba et Kharis. c'était c'est une victoire de Talal, oh c'est la oh Comme par hasard, ce sont des rappeurs Bravo oh oh Je m'en ai là-dessus. <rire> c'est toi qui choisit 8, il fallait continuer comme moi. J'aimerais un, un dernier mot après cette défaite C'est bon. okay. euh, un fond d'origine. Passe-moi la boîte de chocolat. T'as ta... l'âge, tu bois du chocolat Je bois du chocolat. Euh... T'as moins de chocolat oui, oui, je bois du chocolat. Oui. De bruges Moi, j'ai pas de... de peur, peur. Mais, <rire> mais qui a-t-il foutu du chocolat Alors <rire> Il derrière. Mmh. Allez, allez, ah allez, Donc, <rire> il va, il va. <rire> euh, hop, hop, Tant il petit vide. Pour la fois que c'est... Un... <rire> Plastifié encore, t'as vu Faut pas de ta Superbe. Ta réaction Bah c'est un peu comme euh, ce que le PSG a fait, a fait contre Rennes il y a quelques jours, une victoire. Genre gagner des trucs en chocolat On va en fait voir que les trop fort en métal. C'est ça exactement. Très bien Merci. <rire> <rire> bien retourné. Euh... Effectivement. C'est de quoi tu parles. <rire> sur Facebook, Twitter, Youtube et Putcloud, on se retrouve dans 10 jours le 10 mai Pour non, la 72ème des émissions Mais est-ce que tu seras pas toi dedans <rire> Justin Non ça fait rien Non je rigole ah. <rire> Il va rester 6 jours jusqu'à la <rire> C'est nul <rire> <rire> C'est un putain Donc on se retrouve dans des jours En attendant garder la pêche Mais non allez bye, Mais Rogel, je, je pas le noyau La C'est écrit là-bas regarde